بسم الله الرحمن الرحيم هذا كما نائب باب ترك حكم الله والمساله كما ذكرنا لا تفصيل لباربور رب الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون Celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. Il a dit, « Laissez le kufr allahzit al-zabu nairi wa lakin wa kufr duna kufr. » Ce n'est pas la mécréance laquelle vous pensez, c'est-à-dire majeure, mais c'est la mécréance mineure. Et ça, c'est concernant la personne qui fait cela en sachant qu'il est dans l'erreur. Quant à celui qui fait cela, qui juge, pas autre qu'à l'ordre d'Allah, avec la croyance que cela est permis ou que cela est meilleur, ou autre. Alors lui, il m'écroyait une mécréance maja. Et des ulama, ils ont dit que ce verset-là concerne les Yahouds à la base. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu a, appliquer le Hadd sur des Yahouds qui avaient fait zina. Et qu'il a appliqué un autre jugement qui était celui de noire sur le visage de la personne. Et qu'il a appliqué un autre et le goudronné, je ne sais plus vraiment comment. Et après, de l'humilie au, au milieu des gens. Et lorsqu'on lui a amené des yaoufs, il lui a fait zinah. Justement, il leur a dit, c'est quoi chez vous le, le chokm, le zinah Et il leur a dit, c'est simple. Et après, il a dit, on y a tout un début de Torah, on y a la Torah. Il leur a amené. Et il a dit, ils lui ont montré en cachant le verset. Et il y avait Yabdollah qui était là, qui était un ancien Yahudi, et qui lui a dit, « Yerfa'yadak, lève ta main. » Ils ont levé la main, et du-dessus, il y avait le verset du Rajm, de la lapidation, de l'almabiss, les la alapidaient. Donc ils n'ont pas voulu juger par ce qui était révélé par Allah, à l'heure de tout. Donc certains panoules, les Amma, ils disent que ça, c'était khos pour les Yahudi, ce verset-là, pour Al-Kitab. Et en réalité, ce qui est valable pour eux, est valable pour nous, tant qu'il n'y a pas de chose qui amène à tafriq. Et là, le verset, il est, comme on l'a dit, بِعُمُومَ الْلَوْزِ وَلَا بِيُخُسَ السَّبَامُ Donc, c'est valable pour nous également, mais avec le temps solicité. Et celui qui juge, avec autre que loi d'Allah, en sachant son erreur, lui, c'est un عَاسِ عَاسِ euh, C'est une kabira, c'est un, pas rien. D'accord? Mais c'est pas... On ne sert pas d'une simple pour autant. comme le font les khawarijs avec les hukiams, les gouverneurs aujourd'hui. Tu vois, tant que tu n'as pas de preuve qu'il a fait cela du Houdan, ou que c'est Halal ou quoi, tu ne peux pas le remercier. Après, les niyafs, c'est Allah qui les connaît. Oh, qu'est-ce qu'il y a Il dit que l'Allah Ta'ala, يعرفون نعمات الله ثم ينكرونها يكون سبح الله puis بدنا راس طيب انا حضرت هذا الدرس On verra ce que l'eau aujourd'hui et l'autre demain voilà. Mais je n'ai pas relu avant de je sais pas, je l'ai sauté celui-là. Bon, nous demain on fera celui-là. Voilà. Donc, ils connaissent les bienfaits d'Allah puis les renient. Allah Ta'ala, "Ya'rifuna <rire> ni'matallahi fa yunkirunaha aw qatalahu isabati ta'tirun." Là c'est par rapport aux gens qui font preuve d'ingratitude envers les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla leur a accordés. Ou alors en attribuant les bienfaits autres que lui. Ou bien eux-mêmes. Ne qu'ils savent. D'accord Qu'ils savent que ce qui leur arrive, c'est par qu'Allah Ta'ala, wa ma bikum min amrin min Allah. Ne veut aucun bienfait ce n'est pas Allah. Dieu ne sont pas revenir le bienfait au réel méritant réel et endroit qui est à Allah. Explication des mots. Yarifun ni'mat Allah ay ya'ta'rafun bi'ann an-ni'am kullaha min 'indillah. Donc on a conscience que tout le bienfait provient d'Allah. Ce que on quieront ha. سَمَأَنَكَرُونَ النِّعَمَ وَذَلِكَ بِأَفْعَالِهِمْ القَبِيحَةِ مِنْ عِبَارَةِ غَيْرِ اللَّهِ وَبِقَوَالِهِمْ حَيْثُ قَالُوا أَصْلَتُهَا هَذِهِ النِّعْمَةُ مِنْ اللَّهِ بِشَفَاعَةِ الْأَصْنَامِ أَوْ قَالُوا مِيرَاثًا مِنَ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ أَن سويت سبيان فاي إل ريني بار لو زاكت إيموند كوم بار إگزامبل ادو أوترو الله چادو اوفكو الله ري ريني سبيان فاي إي غيلون بار لو بارول إيفس كيبون دير مثلان ces bienfaits nous proviennent d'Allah par l'intercession de nos idoles ou alors qu'on a arrêté de nos parents et ainsi de suite comme on l'avait pris dans la hadith des rois de Bani Israël l'aveugle, la, le lépreux et le chauve seul l'aveugle a reconnu et a été a rendu Allah satisfait alors que les autres n'ont pas voulu admettre ils sont redevenus comme ils étaient auparavant وَاَكْسَلُهُمْ أَيْكُلُّهُمْ Donc là il dit les plupart d'entre eux sont en écriant et on a dit non, ceux qui n'accordent pas Allah c'est le bienfait qu'ils méritent c'est-à-dire le remerciement, ce sont les coussards الْكَافِرُونَ يَكَافِرُونَ بِاللَّهِ عَزَوَ جَلْ أو بِالْجَاحِدُونَ لِلْنِعَمِ يقولوا في شَحْنَ الْإِجْمَالِ يُنْكِلُوا اللَّهُ سُبْحَنَهَ وَتَعَالَى في هذه الآي في القراره نفسه ثم ينكروها بافعاله وقوله فتق الله السيد الفرنسي reprimant toute personne qui reconnaît qu'elle bien fait provenant d'Allah et ensuite en font lui en lui hein puis par ces actes ces paroles les renient yani renient que cela vient d'Allah وذلك بنصبته هاي للاصنام تارا وللميراث والاعباء والاجداد تارا اخرى ويخبره سبحانه وتعالى ان كل من فعل Donc, ils ses Allah, à leur ou à cela. Et ஆஃபிரி கம்ம கல்த Deuxièmement, n'ayez pas de chœur il est beau le travail avec l'acte car le remerciement n'est pas complet si ce n'est avec la parole mais aussi que les actes et la croyance. Pour ça le chœur. Ah le chœur c'est ce l'on dans son cœur puis il se transforme par ta langue et par tes actes. Dis merci seulement si ce n'est pas pour cela se voit à travers tes actes. Contrairement à hamd Le hamd, la louange, est dans le cœur et par la langue. Par le chouk, il est dans le cœur, la langue et les membres. Et la louange elle est pour toutes choses, alors que le chouk n'est que pour les le bienfait. Sa disan istimal ni'amillah bil ma'asik kufun biha. C'est parce que tu offres les bienfaits d'Allah dans les ma'asik, d'obéissance, cela revient à Renier, aller Renier. C'est Allah te donner pourquoi Pour que tu fasses du bien. فماكثر الناس في هذا الجانب اليوم كل بيدفعك الى الاردن الى الانص في بمناسبه الايه الباب حيث دلت الايه وان من نصب النعمه لغير الله فقد كفر بها سياسي انديك que celui qui attribue les bienfaits autres que Allah c'est comme si vous avez renié وبمناسبه الايه التوحيد حيث كفرت الايه من نصب النعمه لغير الله l'enouj'ala wa sharikana Allah fi l'in'am et que le verset aimer un jugement de mécréants sur celui qui aura attribué les bienfaits à autre que Allah qu'il aura fait de ce autre que Allah un associé à Allah Bakir Shaw dans quel sens par le fait d'accorder les bienfaits et l'accord de bienfaits n'est que euh d'Allah sur le specific on la trouve ayto non le mutawhid al-ni'am ايها الربوبيه عذاب في افعل الله يقول قال مجاهد معناه ما معناه هو قول رجل هذا مالي ورثته من او عن ابائي فمجاهد qui est parmi les grands fasirines a tapote ce verset en disant le sens est comme la personne qui dirait c'est -ce mon argent je l'ai hérité de mes grands-parents Alors, il y a même si cela est vrai que c'est un argent qui a été versé par un héritage. Ne faut oublier que sa source c'est à la crucifixion de Jésus. Et ça se fut la réponse justement de, de chose, et du choses, de lépreux lorsque l'ange est venu les voir sous le rapportons pour le tester après qu'ils aient reçu les richesses qu'ils étaient guéris, ils ont dit Satanage, je l'ai reçu de mes parents. et tout n'est pas à moi je peux pas t'en donner. La comme au naissance de Al-Baban, حيث افاد الاثر ان مجاهد يرى ان من نصب النعمه لغير الله فقد كفر بها. Donc, pareil, je Mujahid et d'avi comme ce qui était presupposé d'amant, tu attribues les bienfaits que Allah cela revient à Rudi c'est bien fait. Le sabat al-athar al-tauhid, حيث يرى مجاهد كفر من نصب النعمه لغير الله. وَنَذَا لِكَ شِرْكُنْ مَعَ اللَّهِ فِي الْإِنْعَامِيِ Donc comme le même, nous n'assabons précédent. وَعَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَكُورُنْ لَوْلَا فُلَنْ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا Donc Amin Abdullah, il dit, cela revient, comme les gens qui disent, ça n'a pas été un tel, cela ne serait pas arrivé. Donc en fait, c'est pour dire, c'est grâce à un tel, que telle chose est arrivée. Shark al-Jumali, minat al-Kalam, yara Aoun binar abdillah fiyad al-Afar, an-ta'alik wujud al-Ni'am, al-akudrati makhlukin. In-Makhlukin, kufru nyan aðalika yata-damman idafat al-Ni'am, il-amman la yamliku l-Nafsi darran wa naf'ha, wa-inkarani fadl al-Muna'im al-Hakiki wa Walla. Nesu Afar indique que le fait d'accrocher de bienfait à la capacité de la créature Cela est une mécréance. Car cela revient à lui attribuer le bienfait directement, et non à celui qu'il a vraiment accordé. Cela amène à donner le bienfait à quelqu'un qui ne possède lui-même ni nuisance, ni un profit. Et cela revient à, à ne pas reconnaître le bienfait à celui qui te l'a vraiment accordé, c'est Allah. Car si quelqu'un t'a accordé une chose... Il n'est qu'une cause et cela en réalité revenant à Allah. Cela provient d'Allah. Alors tu peux dire, par exemple que telle situation sont désorties par la cause de l'antenne. Avant tu étais noyé, tu es quand même jeté à sauver de la noyade. D'accord Dire c'est par la cause d'un tel je t'ai sauvé. Mais, en réalité, qui t'a sauvé C'est Allah, car c'est Allah qui a fait qu'un tel était là. Sinon, t'aurais pu, euh, pu être en train de te noyer et un tel, il n'est pas présent. Allah, il a fait qu'un tel était présent. Ou alors qu'un tel était capable de pouvoir nager. Il aurait pu faire en sorte qu'il foule autour de toi, et tous s'en fassent nager, ou tous ils ont peur. Donc, en réalité, le bien-fait revient à Allah, qui t'a mis les causes à ta portée. Ou comme quelqu'un qui est devenu puissant, c'est Allah qui a mis les causes pour devenir puissant. Sans quoi لَحَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ C'est le cas de قَارُون qui s'adcribia lui-même les bienfaits de ses richesses qu'il y avait quand il y a des gens de lui raconter il lui a rappelé que cela provient d'Allah c'est-à-dire pour rien de savoir que j'ai c'est-à-dire je le mérite رَلِيْ عَزَوْبِاللَّهِ مُنَسَبَاتَ الْأَصَالِ الْبَابِ اسدل الاعثار لنا عون ابن عبد الله يرى ان التعليق وجودا نعم بقدره المخلوقين كفروا بها اعثار هذيك يعون هو ان الفت دكروشي لاحضور دي بيان فاء او بوتانسيال دي لا كرياتور صلوت ان مكرانس تحت قدره اصل الله في الانسان فهم يقولوا ابن قتيبه يقولون هذا بالشفاعه الهياتنا à cause de la shafa'a de nos dieux. Le salut nous l'avons obtenu par l'intercession de nos divinités. Et ça carrément ça rentre dans le kouf akbar wa bashara. Pourquoi allions-nous faire le سبب un moyen de cela La shafa'a veut aucune, les dieux, les dieux les... le... de nos divinités, ne aucune pas d'intercession. Rien du tout. Yabiruna ابن قتيبه رحمه الله تعالى أنا أنا <coughs> ان المشركين ينسبون ما به من النعم الى شفاعه اصنامهم وبذلك يجمعون بين الشرك بالله حيث عبدوا من دون الله الالهه وبين الكفر بالنعم حيث نسبوها الى غير المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى فكتب ابن قتيبه ان فرمك المشركون ont attribué les bienfaits à leurs idoles, et entre cela ils ont fait, ils ont lié entre le shirk direct, le fait qu'ils ont des idoles qu'ils adorent, et la non attribution des bienfaits à celui qui est l'immérité qui est Allah, donc ils ont regroupé deux grands mots, pire que d'autres, et ont fait justement une cause qui en réalité n'en est pas une. On fait une cause qui n'en est pas une. Ces fausses divinités n'ont aucune capacité, aucun pouvoir, rien du tout. Il s'agit d'idole, de choses inertes ou de mort, bah, le mort n'entend pas. Et la chose inerte, il n'entend pas, il ne voit pas, il ne résonne pas, il ne prend rien à faire pour toi. Donc tu arrêtes à cela, de la bêtise. C'est de la bêtise cette croyance, pure. Pfff. يا كل مناسبه الافعال الباب حيث دل الاثار على ان ابن قتيبه تيارا ان اضافه النعمه الى شفاعه اصنامهم كفر مسا اثر ابن قتيبه وولفت d'attribuer les bienfaits alors idoles cela de la mereance نعم وهذا واضح وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي جاء فيه ان الله تعالى قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم قال وهذا كثير في كتابه وفي الكتاب والسنه يذم سبحانه وتعالى من يضيف إمامه أو إنعامه إلى غيره ويشتك به قال بعض السلف وككلهم كانت الريح والملاح هاذق ونحو ذلك مما هو جاء لناسنا الكثيرين وكبر عباس الى دي بارابو حديث كبر ابو عبده ابو عبده Abu Al Abbas Ana Abu Al Abbas Naam Il a dit par rapport au hadith qu'on a pris la dernière fois hadith Zayd ibn Khalid que le Nabi sallalahu alayhi wa sallam a fait la salat après une nuit pluvieuse et que il a dit que Allah azza wa jall adhib parmi ses huit heures entre les croyants et les croyants ceux qui ont dit que la pluie est venue par le fadl de Telestre et les croyants Et celui qui a dit que cela est venu par ma grâce, à moi, c'est le croyant. Mais pas par rapport à ce hadith-là. Il a dit que cela est très nombreux à voir Abbas. Il a dit par rapport à ce hadith, cela est courant dans le kitab de la Sunna. Que Allah, Azza wa Jal, il blabe les gens qui attribuent ses bienfaits autres que lui. Et certains parmi les salafs, ils ont dit, c'est à l'exemple de quelqu'un qui dirait, c'est-à-dire que le bateau a fait un bon parcours grâce au vent et grâce à <coughs> ah Comment on fer ça L'habileté du marin. Fort oh. attribue la réussite aux causes vraiment. Mais comme tu vois souvent les coufar quand tu conduis l'avion dès que l'avion a tiré d'applaudissements. Il félicite ce capitaine, le commandant de bord. Et elle a bien piloté l'avion. À la base, c'est à là qu'il faut remercier. L'avion, s'il tient dans les yeux, c'est parce qu'à là, là, il a voulu. S'il si n'avait pas voulu, l'avion s'est tombé directement. Tu mets le meilleur des pilotes à la main en phare. Et surtout aujourd'hui que les avions, souvent, c'est pilotage automatique en plus. Le pilote, le commandant ne fait pas grand-chose en réalité. Il surveille, il contrôle. Quoi qu'il en soit, les gens en faisant cela, S'il veut applaudir, il veut applaudir pour M. Allah. Bien qu'il veut applaudir pour M. Allah, il n'est pas légiférer. Non. Ça c'est fréquent. Ça c'est fréquent. A-shah al-j'mali. Ma'ana al-asar il m'a secour an al-sufun. Ize j'arayna bi-rech an-toyebatin, bi-amrillahi j'arriyan khassana. Nasabu zalika l'tum al-rech. Wa hazg al-mallah. Filsiasse. في سياسه تي السفينه وقيادتها وناصر ربهم الذي اجر لهم الفلك في البحر رحمه بهم سيكون نسبه ذلك للتي بريح وحظق الملاح من جنس نسبه المطار الى الانواء الى الانواء دونك cela est fréquent dans les affaires citées là de la part des salaf si le bateau vogue Euh, par un bon vent selon l'ordre d'Allah eux, ils attribuent cela c'est-à-dire le, le bon voyage et la réussite du voyage ils attribuent cela justement au vent lui-même ou à l'habilité du marin du capitaine du bateau et ils oublient que c'est Allah qui a fait que cela se passe bien parmi les écoles envers eux Donc cela revient à ces gens qui avaient attribué une sem de l'appui aux astres. C'est la même chose. Quand quelqu'un a dit en parlant de cela, il ne voulait pas dire que le vent et le fait de cela, sans Dieu, sans création de Dieu et son ordre, mais il voulait dire qu'il est une cause, mais il doit produire cela à Dieu seul pour la fin de l'affaire, c'est que le vent et le marin sont une cause, une partie de la cause. Et si la personne maintenant, elle, n'a pas voulu, par cette parole, dire que c'est le vent en lui-même qui dirige le bateau ou le mar en lui-même, on dit quoi qu'il en soit, cette expression n'est pas employée. Mais la nirma faut la donner à Allah sallam. On veut dire que c'est Allah qui nous a permis de pouvoir arriver ici, au Akaza. D'accord Par la cause. Par la cause. de ce marin et pas à la cause de ce vent tu attribues la chose à Allah ensuite tu précises mais eux quand ils disent c'est grâce au vent c'est grâce au marin c'est grâce à la qualité du bateau c'est grâce à ceci c'est grâce à cela et au fond ils savent que ça vient d'Allah mais ils ne le disent pas ils ont fait une erreur quant à celui qui a pour croyance que ça vient d'Allah de ce chose-là directement lui voilà ils savent du technique par exemple du technique Il ah, n'a plus un exemple. Il n'a plus l'assumia cible. À sa première sortie, il a coulé. Assumia cible. Première sortie, il a coulé. C'est inderce pour eux. Et l'âge <titrage> de Dieu, le Seigneur de Dieu, nous nous sommes en train de faire سببيته اظن و سلبيته لا سبب سببيته فلم يكن سببا اصلا فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه الشكر ان ينسى من بجديد الخير كله قال الخير كله بيتنعم هو لكل شيء قضيه ويضيف المنعم او النعم الغير له بل يذكرها مضافه منصوبه مرتبه لمولاها وَمُنَعِيمُ وَمُنَعِيمُ بِهَا وَمُنَعِيمُ عَلَى الْمُطْلَقُ وَمُنَعِيمُ بِجَمِيَا الْنِعَمْ فِي الْدُونِيَا وَالْآخِرَةِ وَعْدَوْ لَشَلِكَ لَا Donc les gens ne doivent pas oublier que le مُنَعِيمُ الْمُطْلَقُ c'est Allah et c'est à lui qu'on vient le meurtre ciment et le bien entier dans sa main et c'est lui qui fait que les choses aboutissent ou pas من لك خيتا يقول الفوائد اضافه النعم الى المخلوق شرك في الربوبيه ان يعتقد ان ذلك المخلوق هو الفاعل استقلالا وان اضافه النعمه اليه معتقدا انه سبب فذلك سوء ادب مع الله المنعم الحقيقي دونك لو فتت خيبيلي بيان في على كرياتور دييكتوم cela du shirk et c'est pour croyance que cela c'est-à-dire qu'il y a pour croyance que cela est une chose indépendante de la volonté d'Allah que cette créature par elle-même apporte ce khayy cela est du shirk et s'il attribue le bienfait à, à sa créature même pour croyance qu'il n'est qu'une cause mais il attribue quand même ses bienfaits à la créature Cela est un mauvais comportement envers Allah parce que lui qui a créé le bienfait en réalité Donc attention quand on pense au boss au Paul qu'on nous Jésus que se connait pas n'a pas la conscience correcte la parole peut être mauvaise amène à soit d'elle la الخالق pas une parole Nous avons des آثار du bab du Tawhid حيث هو أفاد الآثار أن ابن تيمية يرى أن من نسب النعمة لغير الله طغى كفر بها واشرك مع الله غيره اشرك مع الله غيره اثارت بقول ابن تيميه ممكن ان يديك اتتريب لي بيان فوتك الله هذا ربيعا ما يقر ان سي بيان وهذا يرجع الى الله او غيره نعم وبعد سنقرا الباب السادس ان شاء الله دفماره ஐயோ يا ذون يا ذون دي بوس يا ذون ابلام نظام نظام في الدبلما